À la ville il y a beaucoup de gens dans les rues À la ville il y a beaucoup de gens, beaucoup de rues, beaucoup trop, oui trop de gens Et moi je ne te trouve pas, et moi je ne te rencontre pas, et moi je ne te trouve pas Cherché pendant un bon mois. À la campagne, il y a beaucoup de champs où oui, il y a beaucoup trop de champs. pas encore trouvé dans un monde je ne